Ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas je t'en voudrai de mon insensé que tu comprendras Je te parlerai de ces amants-là qui ont eu de fois leur cœurs sont rasés. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort d'Onavoix. On a vu souvent réjaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il paraît-il de terre brûlée que d'un plus doublé qu'au meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'en ciel flamboie le rouge le noir ne se pose-t-il pas ne me quitte pas. Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Je ne veux plus pleurer Je ne peux plus parler Je me cacherai là à te regarder, danser Et sourire A t'écouter, chanter